Une science pour nos praticiens connaissances. Elle paraît une lourde tâche, certains musiciens s'y détachent. La chanson l'a de représenter la configuration des sujets entiers. Sans elle, il n'y a pas de mélodie. Mais le bépris cesse comme celle de joie. la La musique est une science pour nos praticiens connaissances, elle parle de représenter la configuration des sujets entier. Sans elle, il n'y a pas de mélodie, mais le de tristesse comme celle de joie. La musique c'est la consolation. La musique, la vie n'est rien, la musique c'est la consolation. La musique, la vie n'est rien, la musique c'est la consolation. La musique, la vie n'est rien, la musique c'est tout un univers. La musique, la vie la musique c'est la consolation. Avant qu'un en d'état ne parle au peuple, il faut d'abord musique. Adressé à Dieu, la Dans la prière on enchaîne un chant pour l'harmonie, la Viva, viva mi musica, elle travaore nos autres la musique c'est la Mira, mira, la cantion, viva la musique d'Afrique, Musicien d'Amérique, musicien d'Asie, musicien d'Europe. Yanzico yeah, Amiral Cerigo, pas muti Capitaine Chicou, Pasif Joséphine, Général Pasijot, qui frétit, Colonel Lacoste, Barou de Doné, yeah, commandant Cantay, Juan Salomon, yeah, le lord Oh Mampouya Leyon, yeah, Aspiron Tounus, Nous sommes les officiers de la musique congolaise. Basés à Paris, nous yeah, présentons la les nation. Okombokae. Oh, yeah, même ce banabrasa, Soko oh, Zong Gaïna Bino, yeah, Gaina Chéri Jo, Sokaï, oh, chéri go. Yeah, La, consolation. la musique, la vie derrière. la musique, c'est la consolation. Viva, viva, viva la musique, c'est mon métier. La musique, la, la musique, c'est la consolation. Viva, viva, la musique, mon métier. Même le pape l'utilise pour s'adresser à Dieu. musique, la la musique, c'est la consolation. La musique, c'est mon métier. L'univers musique, la vie la, la, la musique, c'est la consolation Elle est aussi difficile que toutes les sciences du monde La musique, la vie derrière, la musique, c'est la consolation la la la la, la la la la la la la la Chérie, bibi. Sans musique, la, la la musique, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Hvala, je hvala,